Mosaïque. Bonjour à toutes et tous. Merci de rester fidèles à nos programmes sur Isanganilo. Elles sont à près de 3000 coopératives à avoir bénéficié des prêts ou crédits de la part du FONIC, Fonds national d'investissement communaux, pour exécuter leurs projets de développement. L'ANACOP, Association nationale des sociétés coopératives, En assure la régulation. Plus de 1800 ont pu enregistrer des bénéfices à différents niveaux. Selon l'ANACOP, 232 sont dans le rouge, mais cela n'empêche que la plupart d'entre elles ont déjà bénéficié de nouveaux crédits. Le débat mosaïque d'aujourd'hui va porter sur l'évaluation de la politique nationale de mise en place des coopératives au niveau de chaque colline dans le pays, chacune ayant eu au départ un crédit de 10 millions de francs burundais. Pour démarrer son projet. Ces coopératives, nommées Sangwe pour la plupart, ont commencé à être mises en place en 2019. Quels résultats aujourd'hui Y a-t-il、hmm. eu des bénéfices ou des pertes Tout peut arriver. Comment se fait le remboursement des crédits Quelles attentes quant au développement des communautés Nous sommes avec nous trois invités sur le plateau. Roger Ngabilano, vous êtes le directeur chargé de la promotion. Et appui assistance aux sociétés coopératives collinaires à l'Anacop. Bonjour et bienvenue. Bonjour,、euh, monsieur le journaliste. Mais je tiens à, à souligner que ce ne sont pas des. Soci...、Mm. que nous ne faisons pas、euh, la promotion des sociétés coopératives collinaires, mais plutôt、Vous、toutes êtes... les sociétés coopératives、euh, au Burundi. Ok. Vous êtes chargé de la promotion et appui assistance aux sociétés coopératives au Burundi.、Voilà. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour. Gabriel r o u s s i l i vous êtes le président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, Olucom, en sigle. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci、euh, de l'invitation. Et puis, nous sommes avec le、euh, professeur Jean-Marie Vianney n o r i c h i m a économiste de formation, expert en matière de, de gestion des projets, associations et coopératives. Bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs, merci de votre invitation. La mise en onde est assurée par Séraphine Hakizimana, réalisation d'Alain Désiré Woukéeneza, à la présentation Léonce Vitalio. h Encore une fois, bonjour et bienvenue à tous. Captez Issa Nanilo, écoutez la différence. D'abord, des précisions sur les chiffres. Monsieur Roger g a v i d a n o de l'ANACOP, chargé de la promotion et appui assistance aux sociétés coopératives, e e l l sont s précisément à combien les coopératives et ces coopératives c u l i n a i r e s dans le pays combien ont enregistré des bénéfices, à quelle échelle, celles qui ont travaillé perdant, celles qui ont, travaillé, qui ont eu des bénéfices et celles qui ont travaillé perdant. Elles sont à combien Ce sont plusieurs questions peut-être à la fois, mais vous pouvez y aller une à une. Elles sont à combien dans le pays, ces coopératives au niveau national Merci beaucoup de, de me demander de faire des précisions quant, aux, quant à ces chiffres et nombres.、Mm -hmm. Premièrement, je vais, dire, je vais parler des généralités. Il y a à peu près jusqu'à maintenant 11 000 p é r a t i v e s Mmh. 99 sociétés coopératives、euh, qui ont commencé leur enregistrement、euh, depuis 2013. 2013. 2013. On la... disait 2019, c'est ça Non, finalement... non, c'est général. Ce de, sont des sociétés coopératives en de général,、générale. de façon générale. Mais en 2019, ça a pris une autre allure. Oui, oui, je vais y arriver. Je、mmh. vais y arriver. Et qui ont commencé à être enregistrées depuis、euh, 2013 à、mmh. la. L'ancienne、euh, agence de promotion des investissements avant la mise en place justement de, de l'ANACOP.、Mm -hmm. Et ces sociétés coopératives, donc ces 11 099 sociétés coopératives sont、euh, catégorisées. Il y a six types de sociétés coopératives les sociétés coopératives de production, les sociétés coopératives、euh, de commerce et de consommation, les sociétés coopératives d'épargne et de crédit, les sociétés coopératives minières, les sociétés coopératives de services et les sociétés coopératives multifonctionnelles. Depuis justement,、euh, 2019, il y a eu un boost je dirais, du i i r a s d nombre oui, oui. de sociétés coopératives, surtout de production,、mm -hmm. parce que、euh, justement, le gouvernement avait commencé à sensibiliser les, les, la, la population, surtout sur, euh, euh, sur les, les, les, les collines, d'adhérer au niveau des,、euh, des sociétés coopératives, surtout de production.、Mm -hmm. Et du coup,、euh, parmi les 11 000. Uh -huh. 99 euh, sociétés, euh, on constate qu'il y a、euh, 5 726, soit 51%,、euh, sociétés coopératives de production.、Uh -huh. euh, Dont 3 291,、euh, soit 57,4%. 3 2 290... 9 1 91. Oui.、Uh -huh. euh, qui ont été. <coughs> Créé en 2019. 2019. C'est donc la, la période qui correspond justement à, à, à, à, à l'enregistrement des sociétés coopératives collinaires qui、mm -hmm. étaient beaucoup plus、euh, dans la production. Partant euh, sur euh, euh, le recensement d'évaluation des sociétés coopératives collinaires qui sont dans la production, surtout、mm -hmm. quant à ceux qui ont utilisé、euh, le crédit du gouvernement. 10 millions de francs b o u r g o n d a i s par société coopérative. coopérative.、Uh -huh. vous, vous, il est à comprendre donc que les sociétés coopératives collinaires correspondent exactement au nombre de, nombre de collines, de, de collines, dans, collines le dans le pays.、Uh -huh. le, le nombre de collines dans le pays, c'est 2911. 2911 sociétés coopératives.、Uh -huh. Toutes、euh, ces sociétés coopératives et, ont bénéficié justement du crédit. Le financement du, du, du budget général de l'État, du,、mmh. euh, du, du crédit pour、euh, différents projets qu'ils ont pr présentés à, aux communes. Donc, chacune des 2911 a bénéficié de ce capital de 10 millions de francs burundais. Justement. C'est-à-dire qu'il y a au moins une coopérative, une société coopérative sur chaque colline. Sur dans chaque m i l l i n s e 10 millions de francs burundais. 10 millions de francs burundais.、Mmh. Alors, il y a une, une évaluation. Après justement le, le, le premier lot、mmh. de, de, de, euh, de, de, de, de financement. Oui, financement. Bon, par crédit justement.、Oui. Il y a eu、euh, cette évaluation, une évaluation que le, le FONIC, le, FONIC、euh, le Fonds national d'investissement communal,、mmh. euh, a fait conjointement avec justement l'ANACOP. La, Donc, ce sont des institutions qui sont.、Euh, Régulatrices.、Euh, bon, l'Anacop est régulatrice, c'est le p h o n i q c'est le, le, le, le. Je v e u i r le c h e m i Le financier. Pour voir comment、eh, les, soci les sociétés coopératives ont utilisé ces 10 millions-là. Et sur 2 911,、eh, nous avons、euh, d'abord catégorisé les sociétés coopératives selon le patrimoine, dans le, la catégorie verte, dans la catégorie. Jaune est dans la catégorie rouge.、Mmh. Et dans la catégorie、euh, verte, ce sont des sociétés coopératives qui ont plus de 10 millions. C'est-à-dire qui ont bénéficié, qui ont vraiment g a g n qui ont plus de 10 millions v e francs burundais. C'est combien Sur les 2911 catégorie verte, c a t é g o r i e v e r t e c'est combien Bon, je disais qu'il y a aussi la catégorie jaune、mmh. qui n'a pas vraiment évolué, mais qui ne se passe pas rarement.、Mmh. C'est-à-dire entre les 10 millions de francs burundais et les 5 millions.、Mmh. Donc, entre 10 millions et 5 millions. Et la catégorie rouge qui. En dessous de 5 millions. En dessous de 5 millions.、Mm -hmm. Donc,、euh, la catégorie verte comprend justement、euh, 1807 sociétés coopératives, soit 62%. 62% de ces, toutes ces sociétés coopératives collinaires.、Mm -hmm. La catégorie jaune、mm -hmm. comprend、euh, 872, soit 29,95%.、Mm -hmm. euh, C'est-à-dire ceux qui ont entre 5 millions et 10 millions.、Mm -hmm. Et, et le, rouge, le rouge, ceux qui ont moins de 5 millions. C'est 232, soit 8% dès 1911 de ces sociétés coopératives. <rire> Est-ce que vous vous réjouissez, vous vous regrettez, de vous, Anacop, en tant qu'organe régulateur, et, et vous vous réjouissez de ce, de ce travail Elles ont, ont gagné les 1872. N'ont pas gagné, n'ont pas non plus beaucoup perdu. Est-ce que vous vous réjouissez Bon, d'abord, ce sont des chiffres qui parlent. Il y, a, il y a le dessus de la moyenne qui sont dans la catégorie verte, c'est-à-dire qui ont eu、euh, plus de 10 millions qui, qui ont travaillé <coughs> avec gain. Donc, c'est au-dessus de la moyenne et voir que c'est la première expérience au Burundi. Je dirais qu'on ne peut pas vraiment s'en plaindre.、Mmh. Et, Et d'une manière, manière générale, 2911 sociétés coopératives avec un crédit ou un capital de 10 millions de francs burundais pour chacune de ces coopératives, c'est près de 3 milliards de, de francs burundais, n'est-ce pas ouais, ouais. 30 milliards. 30 milliards. Il faut bien voir. Il faut, faut, faut essayer de, de, de, de, de bien faire ouais, on on peut le calculer.、Si、c o ou, n s c i、oui. e n p e u t c a l c u e c'est. Est-ce que vous êtes. Au-delà de ce chiffre, 30 milliards, ou vous êtes en dessous Non, pas de façon générale. é v a l u a t i o n globale je, Non, je n'ai pas vraiment de chiffres、mm -hmm. quant à l'évaluation globale, mais il y a des sociétés coopératives qui ont quand même、eh, be beaucoup plus réussi. Ici,、si、je citerai par exemple l'exemple de la société coopérative、eh, Kanyunia qui, qui avait bénéficié justement, Kanyunia en, en commune Mugongomanga,、mm -hmm. qui avait bénéficié justement un、euh, capital de 10 millions et après le travail, ils ont eu.、Euh, Ils ont un patrimoine évalué à 86 millions. Donc, 86 millions. Oui, oui, 10 millions, 86 pas, millions. Justement, il y a d'autres so so、oui, oui, sociétés coopératives qui ont dans, dans ce sens, mais de, de façon globale, je n'ai pas, pas de、mm -hmm. chiffres、si. ici. Deux questions de façon、euh, un peu plus vite. Le taux d'intérêt, c'est combien Le taux d'intérêt, c'est 0%. 0%.、Oui. Et est-ce qu'il y a une loi qui régit ces coopératives Est-ce que la loi est respectée, si elle existe La loi qui régit les sociétés coopératives, elle, elle, elle, elle existe très bien, très bien au Burundi. C'est la loi、uh -huh. numéro 1 barre 12、uh -huh. au, euh, du 28 juin、uh -huh. euh, 2017. C'est la, la loi générale qui régit les sociétés coopératives.、Oui, oui. En général En général.、Oui. Gabriel Loussili, je viens vers vous. Votre réaction, si du moins vous vous exercez, vous vous exercez à suivre d'une manière ou d'une autre le travail de ces sociétés coopératives au Burundi.、Et、votre、euh, point de vue, c'est comment D'abord,、euh, je voudrais remercier le gouvernement du Burundi、euh, d'avoir pensé à initier, à réinitier, si vous voulez, Euh, ce programme des coopératives. C'est vraiment quelque chose de capital. D'abord, souvenez-vous, ce n'est pas la première fois. Ouagasore、euh, avait comme mot d'ordre、euh, la mise en place des coopératives à tous les niveaux. Donc, c'était vers les années 1960. Avec un,、euh, un taux, taux d'intérêt de 0% en tout cas Donc, pour moi, Je voudrais d'abord montrer、mmh. les biens des coopératives.、Mmh. Il faut voir les coopératives d'abord au-delà du g a i pékinien.、Mmh. Euh, d'abord,、euh, quand on regarde comment les coopératives fonctionnent,、mmh. que ce soit au Burundi ou ailleurs,、mmh. parce que ce n'est pas un programme propre au Burundi,、mmh. c'est partout dans le monde entier、mmh. euh, où les gens verront réellement. Que les gens puissent se développer, se développer de façon corrective. Que, que les gens se mettent ensemble pour se développer. Oui. D'abord, pour moi, le premier avantage des coopératives, c'est、euh, l'échange des idées.、Mm -hmm. Les gens se mettent ensemble et ils échangent, ils partagent l'expérience, les idées et ils forment quelque chose de, de, de, de, de, de grande envergure.、Mm -hmm. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est l'unité. En principe, dans des pays comme le Burundi, qui a été déchiré、mmh. par les querelles,、euh, quand les gens se rencontrent pour exercer quelque chose, quelque chose、euh, qui génère des intérêts,、mmh. c'est vraiment important. Donc, les coopératives sont un、euh, vecteur de limité.、Mmh. Ça, c'est le deuxième avantage très important. Troisième avantage. Souvenez-vous de ce qu'on disait en Kirundi, g u h i n de Kiriri. Donc, quand les gens、euh, travaillent ensemble, donc au Menakor, il y a cette façon de travailler avec enthousiasme. C'est ce que les, les, les Burundais anciens faisaient. Donc, en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages、euh, euh, quand les gens se mettent ensemble. C'est vraiment mon premier point de vue que je voudrais、euh, souligner. C'est pour cette raison que je remercie le président et ses proches collaborateurs d'avoir mis un accent particulier pour、euh, mettre en place les, les, les coopératives. Euh, néanmoins, néanmoins euh, je vois qu'il y a beaucoup de défis. Beaucoup de défis, d'abord、euh, par rapport à la loi,、oui. mais aussi par rapport à la gestion quotidienne. De ces, de ces coopératives. D'abord, la loi e l a c u i Non, plutôt, elle n'est pas mise en application.、Mm. Si, dans beaucoup de choses, on voit que la loi n'est pas mise en application. La loi、euh, mm. que mm. le directeur est en charge de la promotion et、euh, appui et en fait. assistance aux coopératives,、mm. euh, la loi qu'il qui a citée, Euh, de, de, de 2017, si ma mémoire est encore bonne,、euh, si on analyse,、mm -hmm. prenons l'article 90、mm -hmm. de cette loi, je peux vous lire l'article. L'État met à disposition des sociétés coopératives en faux d'appui à travers l'Agence nationale de promotion et de régulation des sociétés coopératives.、Mm -hmm. Je vais poser la question par hasard. Euh, ce fonds, il est où Il est à quel niveau À ma connaissance, malgré que la loi, c'est une loi, je rappelle que ce n'est pas un décret, ce n'est pas n'importe quoi, c'est une loi. La loi dispose que les fonds sont mis dans. sont gérés par a、euh, n a c o p、mmh. Mais, apparemment, présentement, les fonds se trouvent ailleurs, ou、euh, en dehors de, de là où la loi a désigné. Et je me pose la question, c'est quelle g e s t i o n Vous parlez précisément de ces 10 millions. Ce n'est pas seulement ces 10 millions. On veut y arriver.、Euh, c'est、euh, ce une somme colossale. De Ici, on parle de, de 2911 29, 29,、euh, collines. Bon, je, mais, dis, je dis bien pour chaque colline. C'est ce que、millions. je dis. C'est 10 millions pour, je, je chaque, disais, colline. Oui, pour, pour chaque, chaque colline. Pour chaque association coopérative au、oui. niveau de la colline. Mais, mais la loi budgétaire, p a r autre chose、mmh. que cela que vous êtes en train de dire 10, 000, 10 millions.、Mmh. Mais je vais en arriver. Donc je voudrais poser la question ce qui s'est passé pour que l'argent soit affecté,、euh, soit mis、euh, ailleurs, là où la loi n'est pas désignée. Je peux peut-être avoir une réponse. Ça, c'est la première chose. La、mais、deuxième chose. Je... p a r ailleurs. C'est ailleurs parce que la loi. C'est où C'est où précisément C'est au phonique.、Mm. Et le phonique n'est pas cité ni par dans le s texte s qui gère ça. Peut-être que je vais avoir la réponse. Mais en tout cas, ce que je vois, je vois q u e On a bien fond... dit que le phonique, c'est le financier. Et l a n a c o p c'est le régulateur. Mais c'est quelle base elle garde Je viens de vous lire l'article, sauf qu'il est cité ici ce q u e l s font.、Mm -hmm. Peut-être o n va nous éclairer, c'est moi peut-être qui a mal interprété.、Mm -hmm. Mais ici, c'est bien, l'État met à disposition des sociétés coopératives un fonds d'appui à travers.、Mm -hmm. Ce fonds d'appui, c'est quoi c est, c est, On va nous expliquer peut-être de quoi il s'agit.、Mm -hmm. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la, je crois, l'article 12、euh, de cette même loi. Euh, Essayez de vous résumer pour oui, que l'on fasse la parole Je, je monsieur, vais me résumer.、Euh, on, parle, on parle d'un cadre de concertation、mm -hmm. des coopératives. Et ce cadre est très important parce que、euh, c'est à travers ce cadre、euh, que les, les coopérateurs e s s a y e n t de donner les idées. Mais est-ce que ce, ce cadre, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas encore en vigueur Et pourtant, l'argent est déjà déboursé、mm -hmm. est déjà débloqué. Ça, c'est le deuxième point. L'autre point, on parle de 10 millions.、Euh, L'argent a été. Euh, euh, ces 10 millions ont commencé à être distribués en 2019,、mm -hmm. selon ce que j'ai dit. En 2019, euh, 2000, euh, oui, en 2020, il n'y a pas eu de d é blocage d e fonds, si ma mémoire est encore bonne.、Mm -hmm. euh, mais en 2020, 2020, en 2020 et en 2022, il y a eu aussi des b r o c a g e s de fonds destinés aux coopératives.、Euh, D'abord, j'aimerais avoir une précision. En 2019, les coopératives ne fonctionnaient pas、euh, sur la base d'un décret qui a, été, qui a été promulgué après, mais f o n c t i o n n a i t sur la base. D'une ordonnance conjointe, ministre de l'Intérieur, ministre des Finances.、Mmh. Les collines qui sont citées dans cette ordonnance sont 3029. 3029 collines. Et aujourd'hui, on, aujourd on parle、euh, 2911. De, de 2911. Aujourd'hui,、mmh. on parle de 2911. J'aimerais aussi avoir des précisions là-dessus. Là Parce que Pour dire qu'il y a des c o l l i n e sociétés u des s o coopératives qui n'ont pas eu non, le budget de fonctionnement. Non, ils ont eu de l'argent, mais on doit savoir où se trouve、oui. l'argent qui était destiné à ces, à ces autres communes. La différence,、oui. on devait avoir là où se trouve la différence des de, de, de fonds. Parce qu'ici, on, on est en train de parler de l'argent. Donc, donc il, faut, il faut associer une,、euh, une petite, colline à, à, à ce montant. Une, une petite erreur. termine. Je termine. Romain, vous avez parlé, et c'est ce qui est dit un peu partout, de、euh, euh, 10 millions 10 millions par Corine. n Mais dans la loi budgétaire vérifiée, il y a 89,87 milliards 830 millions de frambous destinés à a p p u i et promotion des coopératives. 87 milliards 830 millions de frambous.、Oui. J'aimerais aussi poser la question. Ici, Quand on regarde ces corines, c'est à peu près 30 milliards qui sont débloqués. Si on, on comptabilise 2 911 corines à 10 millions. Donc la différence, la différence. à peu près, à peu près 50 40, milliards. Plus de 50 plus de 47, milliards vaut où Plus de 47 milliards, d o n s Vaut où、mm. Professeur, Professeur Jean-Marie Vianney Ndorichi, économiste, expert en matière de gestion des projets, associations et coopératives. Une analyse que vous pourriez apporter à, à, à, à, par rapport à ce que viennent de dire les deux autres intervenants ici, Anakop, Olicom. Merci beaucoup,、euh, c'est Ndorichi Mai. Ndorichi Mai. Voilà, mais c'est proche.、Ah. Merci. <rire> c'est Paul. Merci. Et moi, aussi, frère, ouais, ouais.、Mm -hmm. et moi aussi, comme que mon frère disait tout à l'heure, Gabriel. Je remercie d'abord le gouvernement、euh, de cette initiative qu'il a prise pour pouvoir vraiment développer le pays, en commençant par la colline. Parce que c'est un beau système. C'est le moteur. C'est le moteur du développement.、Mm -hmm. Et aussi,、euh, je remercie l'ANACOP pour les efforts effectués. Parce qu'il y a beaucoup de coopératives, si vous voulez, que je suis.、Mm -hmm. Les coopératives qui ont été créées au niveau de l'Université du Burundi, au niveau de l'Université privée.、Mm -hmm. Et aussi, souvent aussi, je suis en contact avec、euh, ces coopératives c o l i n a i r e s Parce que, par exemple, dans notre province de Rwanda, je suis en charge、euh, de suivi de toutes les coopératives qui fonctionnent au niveau de la province.、Mmh. Il y a une équipe qui a été mise en place pour le suivi. Donc, vraiment, je suis imprégné、euh, de cette situation. Et, et il y a ces histoires de、euh, verts,、ouais, c、ouais, a t é g o r i e v e r t e j a u n e et r o u g e dans la province de Rwanda. Voilà. Donc, en partant de ce que.、Euh, Le représentant de la COPICI o a dit Moi aussi, je salue déjà l'effort fourni,、mmh. parce que les 62% de ceux qui sont dans la catégorie verte, c'est déjà un succès. Là, quand j'analyse la mentalité des Burundais, vous avez une coopérative、euh, mixte,、mmh. où il y a des paysans, il y a des instruits, etc.、Oui. Et ce n'est pas facile, parce qu'il y a、euh, les non-lettrés, donc les, les paysans,、mmh. qui se méfient. des Intellectuels,、ouais. il ya des i n t e l l e c t u e l s aussi quelquefois qui sous-estiment les paysans. Il ya la méfiance méfiance. C'est réciproque. Donc, pour moi,、mm -hmm. les 62% même pour moi, c'est une grande certification e n v o y e r la m a n t r a i t e de bourrondais paysans intellectuels. Alors, vous parlez de 6 2 il y a 6 7 c e s v e r t 67%、euh, oui. Non, non c'est 62%, 62%, 62%. 62,、oui. voilà. 62 voilà. dans le vert et 29% dans, le, dans jaune. le jaune. En tout cas, tous les, les deux groupes,、oui. jaune et vert, c'est toujours crédible. C'est crédible. crédible.、Uh -huh. Et là, maintenant,、euh, que ce soit les jaunes ou les rouges, moi je comprends.、Mmh. Pourquoi Parce que、euh, c'est une politique du pays que j'ai beaucoup appréciée. Parce que j'ai visité beaucoup de pays africains, si vous voulez.、Mm -hmm. euh, C'est une grande politique vraiment, qui pourrait, selon moi, pousser vraiment l'économie du Burundi et le développement.、Mm -hmm. Alors, les jaunes et les rouges.、Mm -hmm. Pour moi, aujourd'hui, j'accuse les, les ressortissants intellectuels des différentes collines. Parce qu'il y a beaucoup. Des différentes、euh, collines. collines. Collines. Et vous s o y e z Collines. Collines. <rire> moi, sur ma colline natale,、mm -hmm. qu'est-ce que je fais pour appuyer cette coopérative Vous commencez par votre colline, oui. Donc, chacun d'abord, <rire> s u r t a colline, pour conseiller tes frères et soeurs, tes parents,、mm -hmm. pour les montrer le bien fondé d'être dans la coopérative, comme ce s t qu'il a dit.、Mm -hmm. Parce qu'effectivement, la coopérative, il y a deux aspects il y a l'aspect social, comme、mm -hmm. ce s t qu'il a dit.、Mm -hmm. Les personnes qui sont signées mes collines, indépendamment de leur appartenance politique,、mm -hmm. indépendamment de l'appartenance originaire, n s t Vous êtes sur les mêmes collines, vous êtes comme une famille.、Mm -hmm. Donc la coopérative vient vous mettre en unité pour être d'abord en famille. Et maintenant, vous voulez résoudre un problème commun、mm -hmm. qui peut aujourd'hui être la pauvreté. Alors, quand vous vous mettez ensemble et que vous avez une coopérative, vous vous sentez d'abord en famille.、Mm -hmm. Et c'est ça le premier problème. t o u t ce qu'il y a à combattre,、oh. combattre combattons-le ensemble. Ensemble. Oui, La oui. pauvreté. La pauvreté, elle le, est les... pour nous tous.、Mm -hmm. Parce que si moi je me développe seul, les autres sont <coughs> sous-développés, ils vont venir me voler.、Mm -hmm. Il faut qu'on soit ensemble.、Mm -hmm. Ça, c'est d'abord cet aspect de famille, de social. Maintenant, il y a deuxième volet, le volet finance, i r le volet économique.、Mm -hmm. Nous devons mener des activités commerciales, des activités économiques pour maintenant nous développer économiquement.、Mm -hmm. Souvent, alors, j'ai compris, il y a certaines coopératives qui fonctionnent comme purement des associations sans but lucratif. Donc, il y a maintenant ce conflit entre ceux qui pensent que l'argent a été distribué juste aux, aux associations sans but lucratif. C'est à bouffer, on ne va pas rembourser. On dit, c'est vrai, le, le gouvernement dit qu'on va rembourser, mais dans leur esprit, ils se disent qu'ils ne vont pas rembourser parce qu'ils se disent que c e s une association sans but lucratif. d é s x i m e m e n t L'autre problème, comme le suivi, parce que 10 millions, c'est vrai, ce n'est pas beaucoup. Mais gérer, les personnes qui se mettent ensemble pour gérer 10 millions, qui sont les gestionnaires Qui sont les gestionnaires Est-ce qu'ils ont été qui préparés les signataires pour ç a i r e sauter l'argent Comment pour faire sauter l'argent Qui fait quoi C'est ça ce qui a été les, les failles. C'est pour ça, moi, je dis j'étais même supposé r de voir 62% de c a t é g o r i e v e r t e Parce que ces gens n'ont pas été bien préparés. Alors, selon moi, la politique est très bonne,、mm -hmm. mais il y a eu, pour moi, une sorte de précipitation. Si c'était、euh, ma position directe,、mm -hmm. on aurait pu d'abord préparer l'administration, à partir des chefs de colline, chefs de zone, administrateurs, jusqu'en haut,、mm -hmm. et puis préparer la population, et puis maintenant injecter les fonds. Ça allait marcher.、Mm -hmm. Mais ça a été un peu précipité de telle manière qu'il y a certains qui n'ont pas pu s'en sortir. Parce que dans leur tête, comme, comme ce qu'ils disaient, ça a été donné en 2019. Les gens se mettaient en tête que c'était juste pour la préparation des élections 2020.、Oui. Et donc, ça d é r a p a i t un peu. Il y a des gens qui ont cru que c'était pour la campagne électorale. Donc, on bouffe comme on comme veut. Il y en a qui ont qualifié cela ce d'électoraliste.、Euh, <rire> voilà.、Mm. On a vu dans certaines provinces où même il y a des gens. Qui ont、euh, transformé ça en parti politique au pouvoir. Et le président de la coopérative, c'est le représentant du parti politique sur la colline. Et ça, c'est un problème. Donc, c'est rouge. Pour moi-même, je vois que c'est 8%. Alors, maintenant, sur ce que disait mon frère Gabriel, c'est vrai. La loi, il peut y avoir des insuffisances. Parce que,、euh, phonique, c'est vrai, moi, je ne détiens pas vraiment l'historique de phonique et d'anacopée. Mais,、euh, c'est que la loi dit qu'il y aura un fonds. Selon, lui, voilà, selon、euh, lui, ces fonds devraient être gérés、euh, par l'anacopée et non par l'ophonique. Voilà. Maintenant,、euh, pour moi, peut-être ça sera celui de l'anacopée de nous le dire. L'anacopée, comme une organisation juste.、Euh, Pour、euh, organiser, pour le suivi, etc. Pour moi, je ne préférais pas que ce soit l a n a COP.、Mmh. Ça devrait être toujours un fonds à part pour question. l a n a COP, il se charge de l'administration. Et maintenant, pour les fonds, que ce soit une autre organisation, pour éviter le chevauchage, pour éviter les chevauchements, parce que vous savez, la gestion n'est pas facile. L organisation, l organisation de l'État ou p r i v é Non, au niveau le suivi de ces coopératives sur le terrain.、Mmh. Parce que quand le financier est lui-même qui. Euh, qui organise, donc qui donne l'autorisation. Parce que celle-ci, il donne l'autorisation. Donc, pour la création d'une coopérative, il faut agir à l'Anacop pour créer une coopérative, avoir les documents. Maintenant, cette organisation qui donne les documents, c'est cette organisation même t e qui va donner de l'argent. Il faut comprendre qu'en ce t moment, bon, ça serait maintenant une grande organisation, mais ça serait un peu flou.、Mmh. Donc, pour moi, si il y a FONIC à part et Anacop à part, moi je p r é f è r e ça pour une question de transparence. Mais je comprends ce qu'il a dit. Peut-être si la loi n'a pas beaucoup n'a précisé, là on pourrait. Voilà. Et, et, et, et le RICOM, il parlait aussi d'une affaire de 30 milliards, à peu près 30 milliards qui sont octroyés à ces 2911 associations coopératives. On a une notion de société. Société, de société coopérative. Société, société, société, coopérative société. Mais, mais il est prévu un fonds de, de, de 87 milliards. 87 milliards et 830 000, millions. de francs.、Voilà. Pourquoi、oui. cette différence, selon v、voilà. o u、euh, Non, en fait, hein,、mm. sur les collines, Ce n'est pas seulement les coopératives sanguines qui sont là.、Mm -hmm. Il y a aussi les coopératives des jeunes et solidaires unis、mm -hmm. sur les collines. Ils ont 48 milliards、voilà. à côté. Voilà. Donc,、mm. ces, ces fonds, là <rire> maintenant, <rire> comme、si, c'est au niveau du budget,、mm. ça se comprend, il faudra qu'il y ait des précisions. Mais au niveau des fonds qui sont alloués aux coopératives, au développement, Euh, maintenant, je ne sais pas s'il si a parlé du budget, si c'est annuel、mm -hmm. ou bien si c'est un e info qui a été prévu e pour une idée donnée. C'est annuel. La loi budgétaire est, est toujours a n n u e l Voilà.、Mm -hmm. voilà. Mais non. Et là,、euh, ça, je, je ne suis pas bien placé pour le décomité, je ne suis pas du ministère des Finances、mm -hmm. pour les précisions.、Mm -hmm. Mais sinon, moi, je salue、euh, quand même l'effort que l'État. d'une manière, manière générale, vous êtes satisfait. Je vais vous le dire directement,、oui. vous allez continuer.、Euh, la librique, elle est longue, je ne peux pas rasmer. Appui au projet de développement des coopératives et corinaires 87 milliards 830 millions.、Mm -hmm. Oui, voilà. Isangani l o Je rappelle en passant que le débat mosaïque d'aujourd'hui porte sur l'évaluation de la politique nationale de mise en place des coopératives au niveau de chaque colline dans le pays, chacune ayant eu au départ un crédit de 10 millions de francs bourrondais pour démarrer son projet. Trois invités sont avec nous Roger g a b i l a n o le directeur chargé de la promotion et appui assistance aux, aux, aux sociétés coopératives il travaille au centre de l'ANACOP. La, Gabriel Roussili, président de l'OLUCOM, observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, ainsi que professeur Jean-Marie Vianney de r i c h i m a ï e enseignant d'université, économiste de formation, expert en matière de gestion des projets, associations et coopératives. Roger g a v i l a n o de l'ANACOP, la majorité, c'est une petite question, la majorité, si pas la totalité des coopératives qui ont bénéficié des crédits de la part du. Phonique porterait le nom de s a n g u i Pourquoi ce nom s a n g u i Une petite question.、Euh, moi, je ne suis pas bien fixé pour savoir l'appellation d'une telle ou t e l l autre société coopérative parce que moi, Je travaille au s s i justement, de l'agence de promotion des sociétés coopératives.、Mmh. Et là-bas, là, là nous, nous enregistrons des sociétés coopératives.、Mmh. Euh, le nom, c'est à vous de choisir. En fait, il y a lieu de se poser cette question. Est-ce que c'est est, est la, est la société coopérative qui, qui, qui, choisit qui choisit son nom ou、ah, c'est、oui? quelqu'un d'autre qui choisit pour bon. elle bon.、Euh, Sur quoi se basent les critères d'éligibilité pour bénéficier des crédits Et Comment se fait, se fait le remboursement? Bon, je, en, en disant cela, je s e r a i beaucoup plus、euh, en train de parler à ce qui ne regarde vraiment pas l'institution, mais je pense que、mmh. euh, les sociétés coopératives bénéficient. Ce, sont, ce ne sont pas les sociétés coopératives qui bénéficient de cet argent-là, ce sont des projets de sociétés coopératives、mmh. présentés à la commune、mmh. et. De, ces projets s'est p r é s e n t é à la commune. Oui, justement à la commune.、Mm -hmm. Et il y a les, le conseiller chargé de développement, si je ne me trompe pas. Au niveau, le, au niveau communal.、Mm -hmm. qui analyse、mm -hmm. et en concertation avec l'OFONIC, le, le Fonds national d'investissement communal. Regarde des critères d'éligibilité à, ce, à, ce, à ce, de, de, de ce projet et décide de, de financer ou pas, ou de, de corriger, ou de, de mettre autre chose. Je ne sais, sais pas non plus hein, si, si vous ne vous savez ou pas. Est-ce qu'il y a des pénalités qui sont prévues Pour, pour, ces, pour disons, ces, ces coopératives qui sont dans le rouge. Et, disons, après cette évaluation, celles aussi qui sont dans le jaune, en tout cas, sont, elles, sont,、euh, elles enregistrent. Un chiffre de moins de 10 millions de cas de département. D'abord, je ne vois pas où serait la nuance de, de, faire, des pénalités avec, de, de, de faire des pénalités parce que de t o u t e façons, c'est un, un prêt. Et après, en tout cas, vous allez à la banque ou, ou, ou autre part. Il doit être remboursé. Il、alors. doit être remboursé. Il n'y a pas d'autres pénalités de dire je t'opinie parce que non, il y, y, y a des contrats fixés. Et puis, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut voir les choses, non des pénalités, mais plutôt de rembourser. Gabriel Obsidi, o l i c o m Estimez-vous que les crédits octroyés seront remboursés en bonnet du forme en temps prévu Avec intérêt. Le, le, le, le taux d'intérêt, on a dit que c'est 0%. D'abord, avant que je réponde à votre question, il faut, euh, euh, il faut que j'annonce quelque chose par rapport à, ce, à la question que vous avez posée, par a p p o r t avec le nom s a n g w e Quand vous regardez la loi et le décret d'application de cette loi, et surtout e s les conditions, il faut d'abord savoir que c'est un accord qui. Qui agrée, qui enregistre、mmh. les, les, les, les sociétés coopératives. Les sociétés coopératives.、Mmh. Mais parmi les conditions,、mmh. selon ce que je sais, je peux me tromper parce que je ne suis pas.、Mmh. Mais ce, selon ce <coughs> que je connais, parmi les éléments qu'Anna Coppé doit vérifier, c'est qu'il qu ne faut pas qu'une société coopérative porte le même nom qu'une autre. Mmh. Mmh. Alors, Donc, il, devait, il, devait, il devrait y avoir. Donc,、euh... c'est par rapport. Et ces sociétés que vous parlez, ce sont des sociétés corinaires.、Mmh. Et vous venez d'évoquer le, le nom Sangwe.、Mmh. Et Sangwe, on l e trouve partout.、Mmh. Donc, j'aimerais savoir aussi, moi,、euh, pourquoi Sangwe, on voit un peu partout Sangwe et pourquoi、mmh. Moi, j'ai une partie de la réponse, mais je ne peux pas la donner pour le moment. Parce que ça ne vous c o n c e r n e pas Non, non, ça me concerne. Parce que ça me concerne, mais j'aimerais avoir la réponse de la part de c e、oui, qui g è r e les coopératives. Bon, merci beaucoup. D'abord,、euh, merci beaucoup de la question. Comme vient de le dire M. Gabriel Fieri, le président de l'Olicom, parmi les étapes justement d'agrément de, de, ou d'enregistrement de sociétés c o o p é r a t i v e il y a vérification de n o m pour qu'on ne se trompe pas de n o m et pourquoi Parce que、euh, quand on, on, on devient une société coopérative, c'est directement. <coughs> Mais il dit qu'il faut, faut avoir un nom différent. J'y arrive.、Mm -hmm. il, il faut avoir un nom différent justement pour qu'on ne soit pas imposable. Donc on, on ne confond pas en i m p o s a b l e sur toi l'obéir pour qu'il ne vienne pas. Il faut un i d e n t i f i a n Toutes les personnes, même si on dit que c'est. Bon, j'arrive. Quelques-uns. J'arrive. C'est-à-dire, c'est l e société coopérative,、mm -hmm. dénommée peut-être s a n g u i Moi, je préférerais l e société s s coopérative s culinaire. s Les noms, moi, ça. Bon, le, le nom, le Il n'y a pas de société coopérative,、mm -hmm. sinon nous serions, sinon nous serions、euh, en dehors, justement, de la Roi. Mmh. Il n'y a pas de société coopérative qui, qui porte les mêmes noms.、Bon, je Donc, travaille à la n a, a, a coop. Il y a eu des de sociétés coopératives qui s'appellent Sangwe,、uh -huh. mais on ajoute un autre identifiant. c o l i n a i r e Donc, il y a par exemple une société coopérative.、Collinaire. Sangwe Ludziba, Sangwe、euh, Karama, Sangwe Gasseni.、Mmh. C'est cet identifiant-là qui, qui, qui différencie. Euh, Ces sociétés coopératives. Et vous savez, c'est comme informatisé.、Mm -hmm. Sangwe Kanyou, par exemple, c'est très différent、mm -hmm. de Sangwe k i n y a u Et, et on nous, comme un, un organe technique, Nous n'entrons pas dans ces détails pour voir comment ça, ça, pourquoi toutes ces sociétés coopératives s o n m p o r t n t e s e s t un e u c e ça pour répondre à, à, à la question de Gabi e r Donc ce ne sont pas les, les mêmes noms. Moi je vais y <rire> aller. En fait, pas, je voudrais d'abord avoir la réponse de la part des gestionnaires de ces coopératives, mais on voit qu'il y a au moins deux catégories des sociétés coopératives. D'abord, ce qui appartient au parti. Ils refusent cela, mais en tout cas, tout le monde le sait.、Wow. Euh, mmh. Au Burundi, tout le monde connaît tout le monde.、Au、parti.、Euh, vous, vous... Parti, c'est un FDD.、Mmh. Par ailleurs, j'ai vu même、euh, là où c'est le seul représentant des partis, au niveau provincial, au niveau commune, c'est eux qui, qui, qui se trouvent dans la gestion. Dans la gestion de... de ces coopératives qui sont présidents ici et là.、Mm. Euh, il y a aussi une autre catégorie. Ce sont des démobilisés. Il y a des coopératives et des démobilisés. C'est eux qui se trouvent dans tout ça. Pour moi,、euh, je ne sais pas si ç Angoué fait partie de, la,、euh, de ces catégories, mais ce qui est sûr, c'est que r、euh, e parti vraiment a pris le décis sur ces coopératives. r e parti, c'est des DVD, j à le d i t bien. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que ça serait très difficile, en tout cas, à contrôler. Surtout, comme je viens de vous le dire, en tout cas, moi, j'ai besoin de savoir où vont ces 50, plus de 50 milliards. Il faut qu'on sache où vont ces 50 milliards. Parce que c'est trop, c'est beaucoup. Peut-être vais... que vous, a,、oui. vous allez avoir une réponse, mais une petite question avant de, avant de passer la à la q u e s t i Est-ce que je peux répondre à la question la... En quelques secondes, est-ce que o u s Oui, oui Est parce que, que c est, c est, ça concerne techniquement justement l'anacorp <rire> la, la, la et, et la loi justement. Bon,、euh, Ce qu'il faudrait peut-être éviter, c'est. C'est cet amalgame de, de dire qu'au Burundi, tout le monde connaît tout le monde, mais plutôt à, à aller dans le sens du formel. Parce qu'on、euh, peut dire, à, à, dans le cadre de, de, de, de l'informel, on peut dire que tout, tout, tout, tout est permis. Mais quand on va dans le sens du formel, on sait que,、euh, dans le cadre de la loi, justement, et dans les principes de, et les valeurs de société coopérative, c'est bel et bien mentionné. Et nous, nous sommes les g a r s De, de faire suivre et respecter les, ce qui est en matière de sociétés coopératives, de, de cette loi. Une disposition qui dit que les sociétés coopératives sont ouvertes à, à tout le monde, qu'il qu ne doit pas y avoir tout, de discrimination. A, a, et a, encore en plus, les sociétés coopératives、mmh. euh, appartiennent.、Bon, C'est même un principe universel.、Euh, les, les, les coopérateurs, c'est-à-dire,、mmh. sont en même temps usagers et propriétaires. Donc,、euh, il est difficile d'intégrer. Et、comment une société coopérative peut appartenir à un parti politique Néanmoins, il y a tout simplement le visionnaire. Donc, le, la, la, la, le gouvernement a incité à tout le monde d'adhérer et de, de faire la promotion de coopératives à l'heure. Donc, on peut, une, une, une église peut dire à leurs fidèles d'aller.、Euh, De, de se regrouper en société coopérative p a r la tête de son gouvernement, une telle association, une telle communauté. Donc, c'est dans ce sens, mais dire vraiment qu'il y a des sociétés coopératives qui appartiennent、mmh. à, en partie,、euh, je dirais que c'est. Pas formellement. Non, non, c'est pas、wow, si、formellement, ma, mais、euh, c'est visible que、avançons. partout c'est q u i、oui. Permettez, permettez que l'on avance,、oui. professeur Jean-Marie Vianen, de r i c h i m a i e économiste.、Et、je ne sais pas si vous pouvez réagir, réagir par rapport.、Euh, À ces, à ces questions, la nomination,、voilà. la nomination, mais on a dit que, en tout cas, c'est différent. Il y a, ouais, le, le, il y a sangue qui, qui apparaît, mais il y a quelque chose qui va、voilà. différencier le nom d'un autre. Une analyse par rapport à cela. Et comment aboutir à de bons rendements pour les associations bénéficiaires de crédit sociétés <rire> Des sociétés plutôt. Des sociétés, des sociétés, non, des coopératives, des sociétés、oui. coopératives bénéficiaires de, de, de, de crédit. Merci beaucoup. En tout cas, pour l'appellation, la,、mm. je suis aussi juriste, hein, si vous voulez.、Mm. Euh, S'il y a un mot qui change, le nom a changé. Donc, Un seul mot, mot c'est fini. Pour Donc,、ça. si on dit société coopérative sanguée, c'est fini.、Mm -hmm. Ça change. Donc, pour dire, maintenant, la place sanguée, pour moi-même, ça m'a plu. Parce que,、mm -hmm. en fait, c'est question de politique, changement、mm -hmm. de mentalité.、Mm -hmm. Maintenant, si on veut changer la mentalité de nos peuples, de notre population burundaise,、mm -hmm. moi, j'ai apprécié que ça soit même i n nom, qu'il soit dupliqué partout. Comme ça, je quitte cette colline et je sais que. Ces gens-là sont comme nous dans la même politique.、Mmh. Voilà, ça c'est pour le changement de mentalité. Maintenant, deuxième chose, effectivement, il vient de dire quelque chose de très important. Il y a des gens qui ont confondu ces coopératives sanguines. Parce、mmh. que moi, vraiment, j'ai fait des analyses、mmh. dans beaucoup de provinces, si vous voulez. Parce que j'enseigne dans beaucoup d'universités.、Mmh. Et chaque fois, quand je suis dans des p a u s e s j e c h a n g e avec des jeunes.、Mmh. l a c o o p é r a t i v e sanguin, vraiment, ça m'intéresse presque dans toutes les p r o v i n e s sud, ouest, et centre, partout. Il y a e une u confusion. Et vous en parlez aussi dans la pause. Ou dans la pause, même <rire> en classe, pour <rire> même les susciter à y aller.、Mm -hmm. Donc, il y a un problème de ceux qui croient que vraiment, c'est... la sanglée, c o o p é r a t i v e s a n g u e c'est pour le parti politique au pouvoir.、Mm -hmm. Ce qui est faux. Ça, je peux vraiment、mm -hmm. l'assurer que c'est faux. Mais, il y a des jeunes, effectivement. Donc, il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas de discrimination.、Mm -hmm. Parce que j'ai dit. Je suis là comme professeur.、Mm -hmm. Jeune homme, tu n'es pas d é parti au pouvoir.、Mm -hmm. Dis-moi si tu as voulu entrer dans la compagnie sangue de ta colline et on t'a refusé.、Mm -hmm. Dis-moi, moi je vais suivre ça, même si je ne suis pas de chez vous.、Mm -hmm. Ce n'est pas normal, parce que la loi est claire. Mais ceux qui p e u t se faire en cachette, ça o n n en tient pas compte.、Mm -hmm. Mais il ne faut pas que les gens se mettent à l'écart. Le développement de ta colline, c'est ta colline.、Uh -huh. Tu dois y être.、Uh -huh. Si tu veux, bien sûr,、uh -huh. parce que la coopérative, ce n'est pas obligatoire. Non, tu y vas si tu veux, c'est volontaire,、uh -huh. mais il ne faut pas critiquer. Par exemple, si ma colline est natale,、uh -huh. effectivement,、uh -huh. il y a ces deux groupes. Il y a des jeunes qui ont refusé d'y entrer, que c'est pour le parti au pouvoir. Ils ont refusé Ils ont refusé.、Uh -huh. Je leur ai demandé、uh -huh. qui vous a empêché d'y entrer Ils ne m'ont pas dit.、Mm -hmm. Je leur ai dit donc, ne faites pas des s'ils sont. <rire> mais après, je les ai convaincus, maintenant, ils sont dedans. Ils sont dedans et ça va. Et même au niveau de ceux qui gouvernent, il y a deux le secrétaire et le, la, la, le conseiller、ils、ne sont pas du p a r t i au pouvoir.、Mm -hmm. Je les ai convaincus, mais c'est parce qu'avant, ils croyaient que c'était des choses politiques pour les élections. Alors, comment y arriver pour un bon rendement、mm -hmm. Pour le bon rendement,、euh, moi je reviens sur d'abord la sensibilisation. Il faut que vraiment les coopérateurs, les membres de ces coopératives soient sensibilisés de la. Qu'est-ce qu'est la coopérative、mm -hmm. Les coopérateurs ont q u e s droits, quels devoirs Parce que souvent c'est ça ce qui manque.、Et、quand nous avons analysé par exemple ceux qui sont dans la, la, la tranche rouge,、mm -hmm. souvent ce sont les, les, les responsables de la, de la coopérative qui ont bouffé l'argent. Ça a été mal, une mauvaise gestion. Ou ils ont mal choisi les activités à mener.、Mm -hmm. Donc là, pour un bon rendement, d'abord, vous avez de la. mal choisi les activités, les à, activités mener à mener. Ou, ou avoir mal élu les gestionnaires. Donc, donc il y a les deux.、Mm -hmm. Il y a la mauvaise gestion,、mm -hmm. donc les gestionnaires qui ne sont pas bons.、Mm -hmm. Et aussi, il y a d'autres qui ont perdu. Ils ont eu des bons gestionnaires,、mm -hmm. mais les activités qu'ils ont choisies、mm -hmm. n'étaient pas bien mûries.、Mm -hmm. Donc ils se sont... maintenant, pour arriver à un bon rendement, d'abord,、mm -hmm. conscientiser les gens. L'honnêteté. Il y a l'honnêteté qui manque chez nos, beaucoup de nos personnes. Ils, sont, ils disent qu'ils sont pauvres、mmh. et donc ils veulent gagner tôt. Ils veulent partager le bénéfice tôt.、Mmh. Ils oublient maintenant que c'est d'abord un prêt qui devra être remboursé.、Mmh. Deuxièmement, pour bien rembourser, moi j e c o n s e i l l e aux gens、mmh. ne vous contentez pas de 10 millions. C'est d'abord votre coopérative que vous menez vous avez des cotisations. Vous avez d'abord. Euh, les frais d'adhésion ou le cap... votre propre capital d'abord.、Mm -hmm. Parce que moi, j'étais contre qu'on dise aux gens de se mettre ensemble avec 0 francs et le t e m va leur donner de l'argent.、Mm -hmm. Ça, ce n'est pas bon. Il faut d'abord que ce soit une coopérative. Avec... En b o n d'une forme,、mm -hmm. bien créée et vous cotisez, vous, vous mettez des, des systèmes en place pour que la coopérative soit en vie.、Mm -hmm. Et puis maintenant, les 10 millions viennent vous appuyer. Et ça, c'est ce qui s'est fait. Parce que si ma colline est n'a t a s été, quand je suis allé,、mm -hmm. ils, ils, ont dit, ils ont cotisé. mille francs, mille francs, mille francs, et qu'ils attendaient les 10 millions. J'ai dit, ce n'est pas ça. <rire> et moi aussi, je suis entré dedans.、Mm -hmm. J'ai dit, au moins, cotisons 10 000, 10 millions.、Mm -hmm. Et faisons quelque chose. On a commencé à élever les ports, etc. Et les 10 i o n sont s venus nous trouver que nous étions à l'aise.、Mm -hmm. Et voilà, maintenant, notre coopérative pour nous, elle a gagné. Parce qu'on avait quelque chose déjà amené. Mais si vous attendez les 10 millions seulement,、mm -hmm. vous voulez commencer avec les 10 millions seulement, ça ne peut pas aller.、Mm -hmm. Voilà. Donc, l'honnêteté. La formation de ces gens qui gèrent. Et puis maintenant, quels s o n les intellectuels, les ressortissants de ces collines、mm -hmm. s'y impliquent Donc il faut leur implication. l Et u r i i m p l c a i o n qu'ils y entrent même s'il le faut、mm -hmm. pour booster leurs frères, leurs parents qui sont sur la colline. Très bien.、Merci. Et、euh, je reviendrai vers vous,、euh, Roger, Roger Ngavidano de la NACOP. C'est une question commune.、Mm -hmm. Qu'est-ce qui devrait être fait pour aboutir à des résultats positifs Gagnant-gagnant. Et pour ces sociétés coopératives, c'est c s o c i é t é s coopératives. Oui. Oui. Et pour le Pofonic qui a octroyé les crédits. Il ne faut pas que. l'on D'abord, comme、euh, euh, l'éminent professeur vient de le dire ici,、oui. pour euh, euh, arriver au stade de savoir quoi faire, il faut d'abord、euh, f a i r e les causes pour, pour, pour voir、euh, comment remédier.、Euh, Comment remédier à, à, à ces, ces insuffisances-là?、Mmh. Bon, D'abord,、euh, au vu, au vu de, de ceux qui ont causé des, des échecs, on peut citer、euh, les, externe, les, les, les différentes externalités. Il、euh, y a beaucoup qui sont vraiment dans le domaine agricole.、Mmh. Et il y a des, des, le, le, le, le, le climat qui, qui, qui garde toujours son, son caractère aléatoire.、Euh, donc, on, on y peut. On n'y perd rien. Il y a eu des, des maladies des animaux qui, qui, qui ont fait que ces sociétés coopératives perdent. Et comme il vient de le dire aussi, il y a des insuffisances de la capacité de, de gestion des sociétés coopératives par, par les coopérateurs.、Et、il y a aussi la m a r r o n n e t t e t é justement, de certains membres des organes de gestion des sociétés, des sociétés coopératives. Alors, qu'est-ce qui qu'est-ce qui, qui, qu qui devrait se faire Il y a, a ce qui se f o n t déjà. Euh, euh, Du jour au jour, ce que, ce que fait l'Anacop la en, en encadrant les, ces sociétés coopératives, c'est-à-dire en renforçant gestions, la, la, la, la capacité de gestion des sociétés coopératives.、Mm -hmm. Il y a aussi aider à la résolution de conflits qui se jugent sur ces sociétés coopératives. Vous savez, en Kirondi, on dit a h n h a r u n h u r n Donc il y a des petits conflits et ça peut handicaper à la, à la, à la bonne marche.、Oui. Aussi,、euh, nous assistons à, à, à, aux sociétés coopératives. Euh, donc,、euh, s'il si a des v i n t d e malentendus entre les différentes instances, donc il y a un encadrement général, aussi, on peut、euh, peut-être revenir, mais nous, nous, il y a des, des encadrements qui sont là. Et il y a, comme vous venez de le dire, une conscientisation de ce q u e fait le, le, le gouvernement.、Euh, en tout cas, ils sont en train de le faire, de conscientiser les gens à être malhonnêtes et à, à gérer. La chose publique en bonne période de famille. D'abord, c'est、euh, peut-être avant,、euh, on, on voit que c'est pour les, les agents publics, mais aussi pour les, les, les coopérateurs, ceux qui, qui gèrent les sociétés coopératives. Ils、mm -hmm. gèrent les sociétés coopératives pour eux-mêmes, mais pour autrui aussi. Il faut、mm -hmm. donc、euh, avoir dans la, dans la mentalité burundaise de bien gérer、euh, la chose publique aussi. Et, De la part des, des différentes institutions ou instances qui interviennent dans, en matière de sociétés coopératives, de redoubler d'efforts pour encadrer justement ces sociétés coopératives. Ça, ça, ça serait vraiment、euh, quelque chose qui pourrait、euh, faire évoluer ces, ces sociétés coopératives vers un bon rendez-vous. Mais d'une manière générale, il y a de l'espoir. Bon, il y a de l'espoir, je vous ai dit,、euh, depuis, depuis le début. Et, à la première expérience, voire 60% qui réussissent, c'est quelque chose. Merci. Gabriel Roussiri de l'Olicom.、Euh, ce qui devrait、euh, être fait pour aboutir à des résultats、bon. positifs. D'abord, je voudrais réitérer ce que j'ai dit. Il faut à tout prix、mm -hmm. que、euh, so, cette politique soit vraiment soutenue. Partout au monde.、Mm -hmm. C'est une politique、euh, qui, en p r é c i s e de l'intérêt pékiné, comme je le disais,、mm -hmm. euh, présente beaucoup davantage s、euh, dans le pays.、Mm -hmm. C'est vraiment quelque chose d'important.、Mm -hmm. euh, ce qui devrait être fait pour que cette politique Ré réussisse,、mm -hmm. il faut d'abord、euh, former les gens. Parce qu'en matière de gestion des projets, il y a des principes、euh, à respecter.、Mm -hmm. Donc, il faut qu'il y ait、euh, des experts qui vont former、euh, ces gens en matière de gestion des projets. Parce que c'est un projet. C'est projet. un Il faut qu'il y ait vraiment ces formations.、Euh, ça, c'est un. De deux, d e il faut que les gens, depuis Anacop, Et d'autres、euh, organes en charge de a u t r s gestion、euh, des coopératives, ne soient pas des militants. <rire>、si、militants Excusez-moi d'utiliser ce terme.、Mm. Parce que c'est ce que nous voyons dans beaucoup de services. Ici, donc, il mettre faut de, mettre la, de côté le militantisme politique. Le militantisme politique, politique il faut <rire> mettre en avant les compétences.、Mm. Il faut vraiment mettre en avant les compétences.、Mm. Tous ceux qui ont arrivé loin, que ce soit dans tel ou tel domaine,、mm. ils ont mis en avant. Les compétences.、Euh, les compétences. Mmh. Eh, certes, les compétences peuvent être trouvées、eh, partout dans les partis politiques ailleurs, mais il faut dès le départ définir les critères sur base desquels on doit intégrer X ou Y dans un t é l é porte. Ce、so, mmh. qui est contraire chez nous. On choisit d'abord l'individu et on choisit. Même les critères ne sont pas choisis dans certaines、euh, situations.、Mmh. Troisième point、euh, que je voudrais souligner comme quelque, quelque chose à faire, il faut un, donc, un suivi d'évaluation pour qu'on puisse s é r i e u s e m e n t voir où nous sommes entrés de cheminer, d'arrêt. À mille chemins, en、euh, cours de route. Oui. Donc pour ce travail. Il faut vraiment qu'il y ait des évaluations.、Mm -hmm. En plus de ces évaluations, après, il faut qu'il y ait des audits.、Mm -hmm. Il faut qu'il y ait des audits.、Mm -hmm. <rire> Euh, audit organisationnel, audit financier, il faut qu'il y ait des audits parce que c'est de l'argent. C'est de L'argent, L'argent, il y a des principes et des gestions qui doivent être respectés. Par exemple,、euh, ça m'étonne, ça, ça, ça c'est la loi、euh, de règlement et du compte rendu budgétaire. Je viens de fouiller dans cette loi. En principe, tout l objet général de l'État, Est validé par, l Assemblée nationale, par le、Parlement, l e nationale, Parlement, p a r l e l'Assemblée et le Sénat, parce que c'est une loi. Et c'est cette loi qui donne q u i t i s à tous les services publics qui ont géré l'argent. Je viens de mentionner que l'argent qui est destiné au, à la pré-coopérative, c'est 87 milliards par an. 87 milliards et 830 millions par an. Mais ce qui m'a fort étonné, c'est que、euh, tout ce montant que je viens de citer, Regardez avec moi, et peut-être on aura des,、euh, des appuis au projet de développement des coopératives é corinaires. C'est mis zéro. Pourquoi c'est zéro Est-ce que l'argent n'a pas été utilisé, utilisé? Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi c'est zéro C'est le budget de quelle année C'est 2020-2021. <rire> 2020-2021. C'est zéro. C'est zéro. A p r i s r une société coopérative culinaire. Oui, oui, c'est zéro. Je ne sais pas si l'argent n'a pas été mis. Je n'en sais rien.、P、patience, un peu de patience. Alors,、p、pour moi, il faut, faut qu'il qu le... qu y ait de la transparence. Pour terminer. Pour terminer, vous dites, et soyez b r e、euh, f Oui, oui, je termine.、Okay. je termine.、Euh, pour moi,、mmh. il faut vraiment dissocier la politique、euh, de ces coopératives.、Mmh. Il faut que. Euh, vraiment, ces mots qui se trouvent un peu partout, que c'est pour le parti, au pouvoir, SNDFDD. il ne faut pas seulement le dire, mais il faut le prouver. Est-ce que c'est vrai sur le terrain Mais moi, je dis non. Je dis non. Professeur Jean-Marie v i a n n e y d o r i c h i m a y e vos propositions par rapport à ce qui devrait être fait、euh, Merci beaucoup.、Euh, je rejoins ce que mon frère Gabriel disait tout à l'heure former les gens、mm -hmm. en gestion des projets. Et en entrepreneuriat,、mm -hmm. pour savoir quoi faire, comment gérer, etc.、Mm -hmm. Effectivement, il faut la méritocratie dans des choses. Et moi aussi, je suis d'avis、euh, qu'il y ait quand même une sorte de voir qui est capable de quoi.、Mm -hmm. Et il vient de terminer sur quelque chose, éviter de politiser les choses. Je suis aussi d'accord. Il faut quand même que les gens comprennent la politique du pays. Si aujourd'hui, nous avons une politique que nous suivons,、mm -hmm. Le s o l l i c n t e u r de t de la paix d'aujourd'hui, ce n'est pas pour un parti politique, c'est pour tout le monde.、Mm -hmm. C'est lui qui a gagné les élections. Donc, il est là le père de tout le monde. C'est un projet pour tout le monde. Et ce qu'il dit, c'est vrai, il faut quand même que les gens ne mélangent pas les choses de la politique, etc. Non, que ça soit vraiment dissocié.、Euh, le suivi audit, etc. Je suis aussi d'accord, il faut quand même que les gens. Fasse des mécanismes de suivi.、Mm -hmm. Nous, par exemple, dans notre profession de b o u e n z a h le gouvernement a déjà mis en place une équipe qui est chargée souvent de faire le suivi、mm -hmm. pour la province. Et nous avons déjà fait la tournée. On a vu les résultats. Les gens ont compris que finalement, les fonds de, de l'État, ce n'est pas Que cela soit donc renforcé.、Voilà. Donc, moi,、euh, enfin, que toute personne soit impliquée、mm -hmm. l'administration, les techniciens, les, les professionnels. N'importe qui qui soit impliqué pour que la politique puisse réussir. Parce que si ça réussit, c'est nous tous qui a l l o n s p r o f i t e r Merci beaucoup, professeur. Euh, professeur、euh, euh, Jean-Marie Vianney, Jean Vianney, je rappelle que vous êtes économiste. De formation, enseignant d'université, expert en matière de gestion des projets, association et coopérative. Merci d'être venu, merci de votre contribution à cette émission. Merci beaucoup. Merci à vous, Roger n g a b i r a n o Directeur en charge, de, en charge de la promotion et appui assistance aux sociétés coopératives. Vous travaillez au sein de l'ANACOP. Merci、euh, d'avoir été des nôtres. Merci aussi de votre contribution. Je vous remercie aussi. Et merci à vous, Gabriel Roupsiri, président de l'Olicom, observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. Merci de votre contribution à cette émission Mosaïque. Merci aussi、euh, de l'invitation.、Mm -hmm. Et je serai toujours disponible. Merci. Et c'est par ici que nous mettons un point final à l'émission Mosaïque pour aujourd'hui. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci aussi à Alain Désiré Boukéeneza pour la réalisation. À la présentation, vous étiez avec Léonce Vitalio. Restez branchés nos programmes continuent sur Isanganilo. À la prochaine. Mosaïque.